Rambo Mozart est sacrée, cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres, nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée, et que chaque reflet spectral dans l'eau claire Portent nos canots et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants que les rivières sont nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend la terre dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il la conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants et cela veut I'm yeah. have patience, Let you have patience to throw it completely.